بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى. au nom d'allah le tout miséricordieux le très miséricordieux par la nuit quand elle enveloppe tout. par le jour quand il éclaire Et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonges la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى يَا رِيَانُ لَنْ يُسَاعِدَهُمْ ثَرَوَاتُهُمْ عِنْدَمَا يُقْذَفُ فِي النَّارِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى سَتَأْنَا صَحِيحَةٌ لِتَقُودَ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى لَنَا تَعْتَقِدُ بِالْحَقِيقَةِ الْحَيَاةَ الْأَخِيرَةَ وَالْحَيَاةَ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 Alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait.